La prochaine émission, c'est une présentation de MMA Nouvelle.com. Pour tout savoir sur le MMA, ce n'est pas compliqué. Vous vous servez de votre clavier, vous vous rendez sur MMA Nouvelle.com. Puis là, s'ouvre à vous une nouvelle vie des jeux, des Paris virtuels. Si vous voulez connaître vos capacités, vos connaissances sur le MMA, il y a également des quiz. Tout pour redécouvrir la vie, on vous invite sur MMA Nouvelle.com. Bonne émission. Bienvenue à La Voix des guerriers, comme d'habitude je suis accompagné de Frédéric l'homme Nouvelle Garcia et on a en notre compagnie Guillaume Fortier, un, un gars de la belle ville de Québec. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment ça va Guillaume? Ça va bien, ça va bien vous? Ça va très bien, puis euh, dis-moi qu'est-ce qui se passe pour toi pendant le temps des fêtes, est-ce que euh, tu t'entraînes euh, quand même régulièrement? Ben, pendant le temps des fêtes, là, je vous dirais que euh, je, me, je me maintiens en forme en fait, là. Euh, j'ai pris une petite période de, de repos depuis mon dernier combat puis euh, après le le jour de là, on va repartir l'entraînement le, la machine à fond pour un, un combat éventuellement okay. puis lorsque tu dis que bon, la machine là tu fais juste un maintenir ça veut ça ressemble à quoi euh, ton entraînement là, euh, dans les dernières semaines ben, dans les dernières semaines en fait c'est euh, euh, bon je fais mes poids régulièrement euh, je fais mes, mes entraînements martiaux mais euh, je veux dire je, des fois, en moyenne, un à deux entraînements par jour au lieu d'y aller tout le temps à deux. Donc, euh, c'est mon régime d'entraînement. Je, je maintiens dans le fond mon, mon niveau de, de forme physique, juste pour ne pas avoir une trop grosse tête à faire après. Oui, alors ton dernier combat, tu nous as parlé, c'était face à Eric Dumaine C'était d'ailleurs ta, ta première victoire. C'était au premier événement de la MFL, quelque part au mois d'octobre, à mon souvenir. Euh... C'est bien ça? Oui, c'est ça. Allez, puis c'était ton euh... Euh, Oui, contre euh, Eric Dumaine, c'était ton deuxième combat, puisque le premier, c'est face à Benoît Guillonnet euh, dans un événement Rainside. J'aimerais ça qu'on qu revienne à ce combat-là, face à Benoît Guillonnet, qui est un, un gars de BTT. Euh, c'était ton premier combat. Est-ce que c'est. Euh, évidemment, tu as quand même eu euh, près, un, un petit peu moins de dix combats, je pense, amateur. Mais est-ce que le, ton combat professionnel, ton premier, t'étais plus nerveux que dans tes autres euh, combats? C'est certain que j'avais un, un plus grand stress parce que la, la marche quand même, a, est quand même assez élevée entre l'amateur et le professionnel compte tenu que beaucoup de règles sont différentes. Là, on parle juste des coudes, des genoux puis euh, le fait que les rondes soient des cinq minutes au lieu des deux minutes. Donc, euh, ça fait une grosse marche. Mais oui, j'étais nerveux, mais en même temps, euh, c'était pas si pire que ça. Je savais quand même dans quoi je m'embarquais. J'étais bien préparé. Oui, c'était un combat, je pense, assez difficile parce que ben, Benoît Guionnet t'a amené au sol euh, puis a fait du bon travail sur toi. Mais quand même, on, on a vu que tu étais quand même en, en, en, bonne, en bon contrôle, tu as réussi quand même à faire un premier engagement. Puis bon, au deuxième, ça s'est terminé, euh, je pense, à, à peu près à la moitié du deuxième euh, ronde, par Kimura. Euh, Est-ce que. Après ce combat-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Est-ce que tu as tout de suite voulu recommencer tout de suite un entraînement, puis corriger les erreurs que tu as fait, ou tu t'es pris un peu de temps pour prendre un peu de recul Non, du tout. Écoute, euh, je veux dire, après ce combat-là, euh, je voulais pas tout de suite me rebattre. En fait, fait que dès le lendemain, j'ai recommencé d'entraînement en prévision dans le fond du, du combat contre les humains à la NFL. Euh, J'ai quand même pris un petit recul dans fond dans mes entraînements, mais je n'étais pas déçu de ma performance malgré ce qui s'était passé. Euh, Comme Benoît Guillonnet, il était une catégorie de poids au-dessus de moi, donc euh, la différence de poids a joué beaucoup. Fait fait, je savais que j'étais capable de donner beaucoup plus que dans ce combat-là. Euh, tu combats euh, le, le mieux pour toi, c'est à quelle catégorie de poids tu aimerais euh, combattre ben, En fait, euh, mes mais... Mes deux premiers combats, c'était à 145 livres. Mais là, euh, je pense que je vais faire un, un petit peu plus là. Je vais descendre à 135. Là. Ça va être ça, euh, l'idéal. Ça va être une catégorie de poids je pense, qui, pour moi, va être euh, le mieux. Bon, dans le cas d'Eric Dumaine, c'est un gars de, de, de Yannick Bergeron. C'est un gars qui est euh, surtout euh, euh, ses, ses, ses aptitudes sont, se retrouvent surtout debout. Et euh, toi, je pense, Guillaume Fortier à l'instant de plusieurs gars du Nordic Fight Club euh, qu'on a pu voir comme Guillaume de Lorenzi, bon, qui se débrouille quand même très bien debout que les jambes très lourdes, mais euh, je pense que c'est quand même ses amenés au sol qui se font toute son efficacité, puis évidemment euh, les coups qu'il est capable de lancer euh, alors que son opposant est dos au sol. Est-ce que toi, tu as un, un, un style similaire à Guillaume de Lorenzi, par exemple? Ben, je vous dirais que oui, j'ai un style similaire, euh, similaire à Guillaume de Lorenzi dans le sens que... Euh, les deux, on a beaucoup travaillé notre lutte, on a beaucoup travaillé notre sol. La seule différence entre moi et Guillaume, c'est que moi, moi, je suis vraiment plus à chercher à aller faire une, une soumission. C'est vraiment plus mon style. J'ai plus cette tendance à aller euh, vraiment aller chercher la, la soumission, soit d'être le ball ou le Tandis que Guillaume, c'est beaucoup plus euh, spécialisé dans, au niveau du ground and c'est installé pour frapper, là, des bonnes des frappes puissantes. Moi, je suis, je suis vraiment plus un, un grappleur. Tu t'entraînes au Nordic Fight Club à Québec, comme euh, Guillaume Le l'a le fait dans le passé. Maintenant, il est rendu au Tristar à Montréal. Il y a également eu euh, Guillaume Vignot également qui a, qui, a, qui, a, qui a fait des qui a, ben, que tu connais très bien, qui s'est entraîné également au Nordic Fight Club, qui lui aussi est rendu au Tristar. Est-ce que toi, cette aventure-là, euh, ça va être un passage obligé dans quelque temps Tu devras quitter pour Montréal, ou tu penses que À Québec même, il y a les structures pour faire en sorte que tu puisses t'améliorer puis être le meilleur que tu peux l'être? Non, en fait, euh, moi, essentiellement, c'est certain que je vais toujours rester à Québec. Euh, je ne mets pas de, de côté que je n'irai pas m'entraîner de temps en temps avec, avec les deux Guillaume à Montréal. Euh, parce que ça reste quand même encore des, des bons amis, des bons partenaires d'entraînement. Mais essentiellement, moi, je ne déménagerai pas à Montréal. C'est soit je vais rester à Québec avec le nord de Fight Club. Euh, pour la simple et unique raison que bon, euh, j'ai un travail à Québec. j'ai Mes affaires en, en, en tant que telles sont à Québec. Donc, euh, c'est certain que je déménagerai pas pour Montréal. Euh, ouais, euh, je ne pas être trop indiscret, mais euh, est-ce que tu as un travail à temps plein? Qu'est-ce euh, qu que tu fais? Oui, je travaille pour la, la ville de Québec, en fait. Là, je suis un, un, un employé municipal, puis oui, je, je travaille 40 heures semaine. Ah ok, puis tu es capable de concilier quand même euh, euh, pendant un combat. Est-ce que euh, évidemment, bon, on a tout le temps la, la pensée clichée sur les, les fonctionnaires, mais est-ce que t'es même tu, tu peux quand même te permettre de, de pouvoir t'entraîner convenablement pour un, un combat? Oui, je pas de misère. Je suis pas honnêtement avec mon travail là, de faire quand même un vingt-cinq, trente heures d'entraînement par semaine là, quand je suis en, en préparation de combat. Ça demande des sacrifices mais ça, je suis capable de le faire, je n'ai pas de problème. Est-ce que tu penses faire ça toujours ou tu as des aspirations euh, qu'éventuellement tu pourrais gagner ta vie seulement qu'en faisant euh, ben, pour, pour tout le reste de ta vie, parce qu'évidemment c'est une carrière euh, très éphémère qu'être qu un, un combattant, mais est-ce que tu aimerais ça éventuellement passer un, un bout de ta vie, de ta carrière de combattant puis à, à ne faire que ça puis te concentrer uniquement à 100% euh, sur cette carrière-là? C'est sûr que si j'avais la chance, euh, j'aimerais ça faire qu'une carrière en MMA, me euh, concentrer sur justement ma carrière de combattant. Euh, cependant, pour l'instant, euh, je continue à faire juste des combats et de l'entraînement parce que j'adore ça. Mais là, reste ce qu'on va voir dans le futur, ce qui va m'être offert puis comment ça va... Dans, un peu dans, dans quelle direction ça va aller. En fait, j'essaie de ne pas me mettre de pression là-dessus, mais plus un peu de laisser des choses aller puis de voir comment ça va se placer. c'est Je pense un petit peu moins compliqué. Là. Ça met moins de pression aussi. Euh, bon, il y a des galas de, de ringside prévus pour janvier. MFL, je pense, c'est février. Euh, il y aura un événement à Montréal aussi de Warrior One. Est-ce que toi, tu as... Un, un programme, il euh, y, y a un planning pour toi dans l'un de ces événements là euh, à court terme. Est-ce que tu sais quand est -ce sera ton prochain combat? Euh, mon prochain combat devrait être le 27 février là, pour euh, l'organisation MFL. Euh, c'est c'est le délai en fait que je trouvais raisonnable pour me remettre euh, dans dans le bain de l'entraînement compte tenu que j'ai pris un, un moment un petit peu plus relax. j'ai pris des, des un repos puis je voulais prendre en fait profiter du temps des fêtes avec ma famille. Donc euh, après Après le jour de l'année, on va se remettre en plein, puis euh, je vais avoir un bon deux mois là, pour euh, être, euh, être en pleine forme pour l'événement de MFL. Puis ensuite de ça, ben, si Warrior One, j'ai une possibilité, mais c'est sûr que ça aussi, ça m'intéresserait. est et, que... oh, tu, oui, tu parlais euh, tantôt de ton travail? Comment que tes, euh, tes, tes compatriotes de travail prennent ça que, que tu combattes? Est-ce que c'est bien accepté? Oui. ou Oui, essentiellement, c'est bien accepté. C'est certain qu'on se fait toujours agacer un petit peu quand on vient avec une coupe de marque au niveau du visage. Là. Mais sinon, c'est très bien accepté Puis j'ai n'ai pas de problème avec ça. Est-ce que tu as euh, un adversaire déjà que tu connais ou un euh, potentiel qui pourrait être ton prochain adversaire pour la MFL? Non, honnêtement, je n'ai euh, aucune idée. Là. Je reste toujours à parler avec mon agent là-dessus. Mais je devrais avoir un peu plus de nouvelles là, Euh, je vous dirais, le, vers la mi Personnellement, est-ce que tu aimerais affronter des gars, peut-être que tu as affronté en amateur, je pense Stéphane Pelletier, euh, si je me souviens bien, c'était peut-être euh, un de tes derniers combats amateurs, peut-être le, le dernier, euh, qui maintenant lui aussi a fait le saut chez les professionnels, euh, c'est un gars de val de, de de judo, euh, est-ce que tu aimerais ça avoir l'occasion d'avoir de, de, un, un nouveau rendez-vous avec lui, puisque leur, votre premier combat, je pense, il s'était terminé euh, euh, match nul Oui, c'est ça. Euh, en fait, c'était mon. contre Stéphane Pelletier, c'était mon dernier combat en amateur. Et oui, ça avait été nul. Euh, c'est certain que Stéphane Pelsier c'était un adversaire que j'aimerais réaffronter. Euh, on s'en était parlé, en fait, euh, euh, lors de l'événement Ringside. On s'en était jasé comme de quoi qu'on était intéressés toutes les deux là, à, à s'affronter au niveau du, du professionnel. Oui, sûr, je serais je serais content, mais en fait, peu importe qui qu'on va qui qu'on emmener dans la cage devant moi, je vais je vais faire mon travail. Puis, euh, Je vais être content de me battre peu importe qui, que, en fait. Quel genre de discussion que tu as avec un gars que, que tu vas potentiellement affronter. Comment ça, ça a été comme discussion, si tu peux nous le dire un peu peut-être? en fait, ce qui est. ce qui est assez cocasse dans cet événement-là, c'est que Stéphane Pelletier, euh, son. Je travaille avec son cousin à, à la Ville de Québec, donc là-dessus, ça fait euh, mettons, une un petit discussion, un potentiel de discussion un peu plus euh, On est comme un peu des. pas un lien commun, mais euh, on une le, connexion, mais là, Il y a des bien. messages qui peuvent se transmettre indirectement. Oui, ben c'est ça. Mais sinon, euh, en général, j'ai pas de, de conflit avec les gauches à front. Souvent, euh, en amateur, on, on connaît des personnes de l'extérieur. Bon, comme lui, il vient de Val d'Or, je l'avais déjà affronté. Euh, ça faisait. Il a fait quelques galets à Québec, donc j'ai eu la chance plusieurs fois de le parler, de, de parler avec, mais ça risque. J'ai pas de, de misère à me battre avec quelqu'un, en fond, que je peux apprécier ou même respecter. J'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, c'est complètement différent quand on est dans, dans l'octogone que quand on est en dehors de l'octogone. Mais c'est certain que si jamais on vient à se battre contre, ben on mettons qu'on ne se parlera pas bien avant. C'est une question que les plans de match soient respectés. Puis bon, les plans de match, c'est avec qui tu travailles euh, justement l'organisation d'un combat? Euh, par nous qui, qui t'entoure au, au Nordic Fight Club, puis euh, avec qui euh, t'organises tes plans de match selon l'adversaire que tu affrontes. Ben, essentiellement c'est avec mon, mon entraîneur Denis Laflamme. Euh, c'est beaucoup avec lui que je, je travaille. Euh, je travaille aussi avec les, les autres entraîneurs du euh, du club, soit Stéphane Garraud, euh, Philippe et Sébastien Agassé, toutes les, les en fait les, les personnes qui, qui font aussi du combat en amateur. C'est toutes des gens avec qui je m'entoure que quand je me bats, bien, ils sont tout le temps là pour me donner des conseils. Je n'ai pas de misère non plus à, à écouter tout le monde. C'est certain qu'il y a des choses que je vais plus prendre pour moi parce que je sais que ça me convient. et euh, Essentiellement, toute l'équipe du, du Nordic Fight Club vient à, à mon aide quand c'est le temps d'une préparation de combat en fait. Euh, vous êtes euh, deux euh, qui êtes passés au professionnel qui vient du Nordic Fight Club. Guillaume Vigneau est bon, probablement le, le prochain. Euh, à moins que j'en oublie, est-ce qu'il y en a un, je pense, est-ce qu'il y en a un derrière toi ou est-ce qu'il y en a d'autres que tu vois qui euh, sonnent, euh, qui vont pouvoir euh, peut-être passer pro? Euh, en 2010, je sais que je pense que les frères Legacy qui sont de, de haut niveau, euh, de ce qu'on peut savoir, mais peut-être qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt à passer professionnel. Mais est-ce que des gars au Nordic Fight Club qui sont prêts, d'après toi, à passer professionnel euh, prochainement? Euh, prochainement, je sais que Sébastien Lagacé, lui, était intéressé. Mais encore là, ce qu'il va faire, j'en ai aucune idée. Il faudrait, euh, il faudrait lui en parler à lui. Euh, pour ce qui est des, des autres, euh, éventuellement, je pense qu'on va être capable de d'avoir un, un bon bassin de combattants au Nordic Fight Club, c'est juste de se donner le temps. Il faut aussi, euh, parce que quand on veut passer professionnel, on ne se le cachera pas, c'est du temps, c'est de l'investissement. Il, il faut que les gars puissent le faire. il faut qu'on puisse s'investir à fond dans le sport pour pouvoir aller vraiment au-dessus. Éventuellement, je suis sûr qu'on va en avoir d'autres. En 2010, je ne pourrais pas dire qui, mais je serais persuadé d'en avoir d'autres prochainement, combattants. Effectivement, je pense que tu apporte un bon point. C'est assez important de ne pas brûler des étapes. Euh, puis, est-ce qu'à à Québec, est-ce qu'il des, des entreprises par le Nordic Fight Club organisent ici des événements amateurs euh, qui s'intitulent ring Extrême? Puis, euh, ce sont des, or, des événements d'habitude qui sont euh, bien, bien bâtis, je pense, au niveau amateur, Il y a le Fight Quest, il y a ring Extrême, qui font quand même de beaux événements. Euh, est-ce qu'il y a des entreprises de, de la Ville de Québec euh, qui, euh, supportent, euh, qui te supportent euh, comme euh, commanditaire Euh, des entreprises, oui, je sais qu'il y en a quand même quelques-unes. Euh, si on parle, bon, je sais que certains bars, certains restaurants, euh, certains salons de tatouage qui vont supporter, mais ça reste des commandes, des, des, des, des commandites au niveau des, des pour les organiser En fait, les, les événements, mais je suis comme pas vraiment au courant de tout ça. Je touche vraiment pas à ça. Moi, je m'occupe vraiment plus là, de ma, ma carrière, et de mon entraînement. Là. Je laisse l'administration aux personnes qui qui de droit. Oui, OK. Euh, ben Fred, est-ce que tu as quelques questions pour euh, notre ami avant de terminer? Peut-être juste quand tu recommences euh, l'entraînement, après après le jour de l'an? Oui, c'est ça. On, en fait, euh, on va. Euh, J'ai pas arrêté mon entraînement, mais mon camp d'entraînement pour mon prochain combat, là, où on, on va prendre Et... ça au sérieux, puis c'est la diète aussi qui va en, en, embarquer. Là. Ça va être à partir là, du, euh, du 2 ou du 3 janvier. Et, et toi qui travailles, tu prends tu un camp d'entraînement de 8 semaines ou c'est plus, plus euh, moins de semaines? Comme euh, d'habitude avec les combattants de l'UFC, on entendait que c'est environ 8 à 12 semaines, un, un camp d'entraînement. Ben là, je vais avoir approximativement là, un 6 à 7 semaines là, assez intensives. Euh, ça va être la première fois que je fais ça parce que, bon, pour mes deux autres combats... Euh, ça faisait comme un an et demi que je m'entraînais tout le temps vraiment je dirais au, au plancher où je n'avais pas pris de, de repos donc là juste pour me remettre dedans là, on va y aller avec euh, cette semaine là, de, de camp d'entraînement Y'a-t-il un danger de trop s'entraîner ou est-ce que justement faut que atteignes si on veut un niveau parfait ou tu peux pas assez t'entraîner ou trop t'entraîner, comment on gère ça? Ben, en fait c'est euh, moi Pour moi personnellement, je m'entraîne toujours le plus possible parce que, à mon avis, mais pour moi, ça a toujours été ça. Même en amateur, je me considérais comme jamais assez prêt. Je me disais toujours que je pouvais en faire un peu plus, j'aurais pu en faire un peu plus. Mais je pense qu'au bout du compte, je sais que ce que j'ai fait reste payant. Puis j'ai fait les choses que j'avais à faire. En fait, j'ai fait mes devoirs. Mais de ma perspective. Je suis jamais vraiment entièrement satisfait de mon entraînement. Je suis toujours convaincu que je peux toujours en donner plus, que je peux toujours en faire plus. Mais au bout du compte, ça, ça reste qu'on a le temps qu'on a, mais c'est vraiment ma perspective personnelle de ça. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as donné. C'était très apprécié. Bon, ça fait plaisir. Hey, merci Guillaume, puis on se reparle probablement si tu veux bien. Euh, avant ton combat à la MFL, on, on va être bien content de pouvoir suivre ça puis voir qui tu vas avoir comme adversaire. Bon, ben, pas de problème. Salut, ben un gros merci. Ben, ben ça fait plaisir, à la prochaine.